Unité 2. Leçon 2. Exercice 1. Écoutez et indiquez les enchaînements. A. Il est en Espagne. B. Je suis à Rio. C. Elle est à Paris. D. Je suis ingénieur à Mexico. E. Elle est artiste en Amérique.